Label Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés tout de suite dans Label Rock. Allez, bienvenue sur le 89-4. Sébastien, pour vous servir, c'est parti pour deux heures de Pop-Ed Rock et o u i d Avi. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de la b e l Rock avec Sarah ce soir. Hello. Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va, ça va, écoute, pas trop mal, pas trop mal. On te passe、bien. un bon week-end Oui, oui, oui, avec une heure de plus de sommeil. Donc Exactement.、Euh, c'est toujours bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, au programme du 89-4 ce soir de, de la b e l Rock, beaucoup de, de très bonnes choses.、Euh, pas mal de l i v e et d'interviews, puisqu'on reviendra sur French Cowboy. C'était la seule. La semaine Dernière, même la semaine d'avant, du côté du Triomphe à Saint-Etienne, où on avait envoyé Sylvain,、mmh. Sylvain de, de notre reporter, donc faire une petite interview de French Cowboy il nous a ramené aussi du live, donc ça c'est cool. Et puis aussi, c'était le lendemain, hein, le lendemain, on avait été applaudir, nouvelle vague carton français à l'international, donc une belle interview avec Olivier Libo, t le c o f o n d a t e u r du projet. Et là、oui. aussi, on aura du live, du très bon live, et puis aussi、Super. beaucoup de, beaucoup de Très bonne nouveauté sur le 894 ce soir. Tiens avec la nouvelle sensation irlandaise du moment. Il s'appelle les Fight Like Apes. Ils sont quatre, ils sont jeunes. Ils viennent de Dublin et ils viennent de sortir un premier album. Sarah, c'est long. long ça. C'est long, c'est long. C'est Fight Like Apes and the Mystery of the Golden Medallion. Ouais, un premier album enregistré en un mois tout juste à Seattle aux USA et qui sort sur un label dublinois d'ailleurs qui s'appelle Model Citizen Records. Il cartonne partout où il passe. Ils ont joué notamment à Glastonbury cet été. Ils sortent tout juste d'une longue tournée à g u i c h e t f e r m é avec les Ting Tings. Bref, tout va bien pour eux. Un extrait de cet album, ça s'appelle Jake, Jake Summers. Summers. C'est La nouvelle sensation irlandaise du moment. Premier album, Fight Like Apes. Ça, c'est le nom du groupe. Fight Like Apes and the Mystery of the Golden Medallion. Ça, c'est le nom de l'album. C'était drôlement bien,、hein. drôlement énergétique. Tu vois, tu arrives à de le dire. Avec un grand mot fun comme il、euh, fuck.、Ah, euh, oui, pourquoi voilà, ça fait plaisir. Il y en aura quelques-uns d'ailleurs dans le programme ce soir. <rire> donc rassurez-vous tout de suite.、Euh... C'est pas la peine de nous envoyer des emails en disant on comprend l'anglais. Et franchement, ça, c'est pas beau.、Hein. Tiens l'email virginradioan.org.fr. e a n e Virgin Radioan. e Pour nous donner、euh, bah, vos opinions hein, sur、euh, les morceaux, oui, par oui. exemple. Ou alors, si vous avez tout simplement des, des bons plans hein, pour sortir dans la région jusqu'à Lyon, Saint-Etienne, aller voir des bons concerts, n'hésitez pas. L'email est ouvert et il est là pour vous. On continue la musique avec une autre nouveauté. On connaissait la célèbre boîte de nuit de Manchester hein, qui s'appelle le Twisted Wheel, qui a s é v i é dans le milieu des années 60, hein, qui a fait notamment connaître la n o r t h e r n Soul.、Mm -hmm. Certains d'entre vous connaissent aussi la chanson de Chris Rea. Qui s'appelle、ouais. Twisted Will, peut-être,、voilà, Sarah. Voilà, voilà. Et b e n désormais, il faudra compter aussi sur ce tout jeune groupe anglais qui s'appelle Twisted Will, un trio hein, qui vient de, de Manchester. Et quand on dit Tujane, i l s s o n s t u j u n e s e l s o n t c o m m e n c é r en février 2007. Donc,、euh, un an et demi. C'est pas mal. Exactement, ouais.、Et、ils ont été、euh, comparés aux Arctic Monkeys, par exemple, et Marky Smith's Default, hein, pour la qualité de, du, du songwriting. Sorte de, de punk un petit peu dans l'urgence. En tout cas, il y a un single qui va sortir le 10 novembre qui s'appelle l u c i e d e Castle. l u c i e d e Castle. Ouais.、Voilà. Et il y a un premier album. Il faudra attendre un petit peu, puisque ça va sortir début 2009. Nous, on va vous jouer à un titre qui s'appelle She's a Weapon. D'ailleurs, ce titre, vous pouvez le télécharger librement et gratuitement. Sur、Ouh. le site du groupe Twisted Wheel,、euh, twistedwheel.co.uk. Encore une fois, vous retrouverez tout ça à partir de demain sur le blog de la b e l Rock. C'est la b e l Rock.blogspot.com. En attendant, Twisted w i l l she's a weapon. Un trio anglais de Manchester pour commencer les Twisted w i l l Le morceau s'appelait She's a Weapon. On vous rappelle que vous pouvez télécharger librement, gratuitement ce titre hein, sur le site internet du groupe. Et on vous rappelle aussi qu'il y a un nouveau single qui s'appelle Lucid Castle qui va sortir le 10 novembre. Et pour l'album, il faudra attendre Sarah puisque ça sera pas avant début、ouais. 2009. Oui, pas avant 2009. Dommage. Et oui, il faut attendre, il faut attendre, c'est ça. Toutes les bonnes choses se, se font attendre. En tout cas, <rire> un album qui est disponible dès à présent, c'est le troisième album hein, du groupe de Los Angeles, a b Vigoda. C'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant, salut Maya.、Ouais. Euh, les critiques rock appellent leur style du punk tropical. Bah pourquoi pas, hein, ça c'est un. Une idée. a、ouais, tout simplement parce que c'est un cocktail, <rire> c'est vrai, de punk sur des rythmes calypso, en tout cas un bon,、euh, bon bouillonnement, hein, emblématique un petit peu de cette、euh, scène de Los Angeles qui se porte très très bien en ce moment, puisqu'il y a des groupes comme No e g e les Silver Daggers ou alors Mika Miko qui sortent de très bonnes choses. Tiens, en parlant d'un groupe de Los Angeles,、mm -hmm. première、euh, annonce concert de la soirée, puisque jeudi, du côté du g r o n d Zero à Lyon, No e g e justement de Los Angeles sera en concert. C'est pas souvent qu'ils viennent dans la région, il non, faut en profiter. C'est ce jeudi 30 octobre. Il y aura d'autres choses à faire、euh, plus c a l m e notamment Suzanne、oui. Vega、euh, au fil à Saint-Etienne. Ça sera aussi、oui. jeudi, mais bon, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. En tout cas, Abbé Vigoda, on ne va pas t'embêter puisqu'il n'y a qu'un e seul concert à Paris, une seule date hein, en, en France. Ça sera au point éphémère. Ça sera le mercredi 10 décembre prochain.、Euh, voilà, si vous nous rejoignez, vous écoutez la Belle Rock sur le 8 9 4 Sachez que ce soir, pas mal d'interviews, pas mal de live. On aura Nouvelle Vague et French Cowboy en invité.、Euh, French Cowboy qui arrive à peu près dans une demi-heure. Juste le temps de rester, justement. Tiens. Dans les、oh, groupes New、euh, ouais, à New York, hein, dans les groupes qui aiment un petit peu les sonorités、euh, tropicales, en l'occurrence <rire> avec Vampire Weekend.、Euh, Vampire Weekend, premier album qui est sorti au début de l'année. Gros, gros, gros carton. Gros、Immense. carton aussi、euh, en Angleterre, puisqu'ils sont tout simplement depuis trois soirs au forum, vendredi, samedi et dimanche. Le forum,、euh, grosse boîte、euh, à Londres. Hein, Sarah. Ah va oui, oui, ça, ça, ça pète là-bas.、Euh, Il soirs, faut aller. Il ouais, faut a l e s Trois soirs complètement complets, c'est vous dire、euh, hein, oui, la popularité. Qu'ils ont en Europe. Ils seront tout de même en novembre les Vampire Weekend pour trois dates. Le 6 novembre à la laiterie à Strasbourg, le 7 ils seront au grand mix à Lille et le 8 à l'Olympique à Nantes. Voilà l'occasion、bon. d'écouter. Tiens, on a un titre inédit hein, des Vampire Weekend, extrait de la bande originale du film Nick and Nora's Infinite Playlist. Ça s'appelle Ottoman. ん Inédit des Vampire w e e k e n d celui-ci s'appelle Ottoman. Vous pourrez trouver ça sur la bande originale d'un film qui sort, qui est sorti au mois de septembre aux États-Unis, qui s'appelle Nick and Nora's Infinite Playlist. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a juste quelques dates hein, des Vampire w e e k e n d et qu'il n'y en aura aucune dans, dans la région. C'est bien dommage,、hein. il faudra aller du côté de, de, de Strasbourg par exemple ou du côté de Nantes. Ça fait un petit peu loin quand même pour voir nos New Yorkais chéris, mais bon. Certains、ah. seront peut-être motivés, certains seront peut-être motivés aussi pour aller voir, ça c'est un petit peu plus proche de nous. C'est ce soir, c'est à 20h, hein, si vous partez、euh, tranquillement maintenant, vous pouvez、euh, aller applaudir un groupe américain de San Francisco immense qui s'appelle Swell. Ouais, ils sont ce soir、euh, au Sonic à Lyon, avec en première partie un certain Jérôme Baudon, alias Godot. Voilà le Sonic, c'est ce soir donc, c'est Quai des Etrois t dans le c i i n q u è m e arrondissement à Lyon. Américain de San Francisco, Swell, hein, qui sera donc ce soir à partir de 20h au Sonic avec en première partie un artiste local qu'on apprécie beaucoup dans cette émission. Ça, c'est Godot, le Sonic. On vous rappelle que c'est Quai des é t r o i s dans le 5e arrondissement,、euh, à Lyon évidemment.、Euh, le groupe américain donc de San Francisco, Swell, hein, qui a fait cette année son grand retour après plusieurs années d'absence. Il y a eu notamment au mois de mai la sortie d'un 9e album、euh, chez Talitress, qui、euh, décidément remet le Couvert, hein, puisque demain, un nouveau CD intitulé The Lost Album va sortir, 10 inédits d'une des grandes périodes du groupe Sarah,、oui. enregistré en 1900, entre 1900 e n 1995 et, et 1997.、Ouais. Voilà.、Euh, i s s u notamment des, des séances d'enregistrement d'un de leurs meilleurs albums, Too Many Days Without Thinking.、Euh, C'était vachement bien hein, comme ça.、Hein. Oui, oui, ça、euh, va être cool.、Ouais, C'était très très bien. Donc ce soir, hein, du côté de Lyon, swell depuis le 16 octobre dernier o n tournée en France avec notamment des dates. Avec une certaine Emily Jane White. Voilà.、Euh, et qui est.、Euh, rien à voir avec Swell quand même. Non, complètement différent. Non, non, non, complètement différent, mais elle partage le même label. Oui, en l'occurrence,、ah, okay. Tally Tress du côté de Bordeaux, excellent label français. Voilà. Et、euh, elle vient de San Francisco. Aussi. Voilà, et、euh, bon, là, elle est en train de faire les rutes françaises en ce moment, donc、euh, c'est bien, c'est、ouais. bien de elle savoir. Défend, que...、euh, elle défend son premier album, voilà, ouais, Dark and、voilà. the Coat. Pas mal comme nom.、Ouais. Et, euh, et, et, et Il faut il f aimer u t a les voix féminines. Ah donc, oui, complètement,、euh, ouais. C'est pour moi, celle-là, je crois. Ouais, tout à fait. Une <rire> belle voix, si vous êtes amateur de belles voix folk féminines, il faut absolument l'applaudir en live. Ça sera le cas demain, du côté du Rat Pack à Clermont-Ferrand, ce lundi 27 octobre. Emily Jane White. Qui、Et、va revenir d'ailleurs. Oui, il revient,、non. il revient. Elle elle, il, elle. elle, elle revient le 5 novembre à Sirius à Lyon. Ouais,、donc、le club、bien. Sirius à Lyon. Emily Jane White tout de suite dans la Belle Rock. Et donc demain, du côté de Clermont-Ferrand, un titre qui s'appelle Bessie Smith. Rien à voir avec,、euh, avec Swell, complètement non, non, non, plus calme. Absolutely. I said oh, oh, Bessie Smith, why do you hang your.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 Dampu, do shine through the ego, b o a r d s where the snuff runs through. Three wise men call b e s s i e d o w n f or do. The people come to cry. She was born counting, like a diamond wildfly out of the mountainside. She treasures o u r broken mail and will raise us from. Dans la Belle Rock. Désolé de te réveiller, Sarah. Ah, bah, n'est-ce pas <rire>、euh, J'étais parti e avec.、Euh, Emily Jane White, pour commencer, de San Francisco, que vous pourrez applaudir demain soir au Rat Pack à Clermont-Ferrand. Emily Jane White,、euh, partie donc pour、euh, défendre Dark on the c o t e son tout premier album. Et puis, elle reviendra d'ailleurs dans, dans la région, puisqu'elle sera du côté du Sirius à Lyon le 5 novembre. Et puis, à l'instant, Anthony and the Johnsons, nouveau maxi 5 titres. L'album arrive, hein, Sarah. Oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et ça va être le troisième. Et ça va s'appeler Le Crying Light. Ouais, normalement, ça devrait, être, ça devrait sortir. Ça va peut-être pas... changer d'ici là. Ça devrait sortir le 21 janvier 2009. En、ouais. tout cas, ce maxi 5 titres hein, très très b o n qui s'appelle Another World Hippie avec 5 titres franchement tous aussi excellents les uns que les autres. Si vous aimez évidemment la, la voix d'Anthony, il faut entrer dedans, mais c'est vrai, c'est g r o w a comme n d i Oui, ça grandit en toi, tout à fait. <rire>、euh, on va parler de French Cowboy dans deux morceaux où notre Sylvain a donc fait une Interview et nous a ramené du live. C'était du côté de, de Saint-Etienne.、Oui. Juste le temps, tiens, de vous faire une annonce concert. Ça sera aussi du côté de Saint-Etienne au fil. Ça sera ce vendredi 31 octobre. Une grande soirée intitulée Des Barabans par la Racine.、Hein. Une soirée organisée par Salamalek Productions avec de l'électro à gogo.、Hein. Ça va durer oui, de 20h jusqu'à 4h du matin. Vous pourrez applaudir La Phase, Kali Live Dub, Crystal Distortion, Back in the Days, DJ Alwain. Je crois qu'il y a aussi un scratcher de Hightone qui sera là. Il y aura aussi du VJing. Bref,、euh, beaucoup de, de très bonnes、mmh. choses ce soir-là. On vous le rappelle, le 31 octobre au fil à Saint-Etienne. La soirée s'appelle des barabans par la racine. Plus d'infos évidemment sur le site du fil www.le. fil.com Et puis on reste du côté du fil avec un concert exceptionnel ce jeudi. La chanteuse new-yorkaise folk, Suzanne Vega,、euh... qui sera là en acoustique.、Hein. Elle était venue une seule date à Paris en 2007 pour faire la promotion de son nouvel album. Et là, elle revient avec quelques dates en France, dont une à Saint-Etienne au fil ce jeudi. Accompagné par le guitariste de David Bowie, tout simplement. Oui, ça va être intéressant ça. Je pense que ça va bien le faire,、mmh. oui, effectivement. Si vous aimez les voix féminines, tous du côté du fil à Saint-Etienne pour aller applaudir Suzanne Vega ce jeudi. Tiens, Sarah, tu aimes les voix féminines, mais tu aimes aussi la voix d'un certain monsieur Euroschild. s Oui, on l'a vu dans beaucoup de guises maintenant. Bah, on l'a vu quand il était tout jeune avec Gorkiza Gothic Monkeys. Exact.、Et、là, maintenant, il commence à avoir une certaine maturité, on va dire. Sa voix a changé sur le goût de la voix. Oui, oui j'étais bien surprise. Il a, il a vraiment touché les notes plus gras, plus graves. Donc, c'était a s s e intéressant. Plus,、voilà. plus de basse dans sa voix. Oui, mais il a un range qui est incroyable aussi.、Hein. Il peut aller très haut aussi. Mais bon, ça, c'est les Pégales,、ouais, les, les Galois. Les Galois, i l puis C'est aussi le fait d'avoir chanté dans une chorale à l'église, aussi je pense que ça aide. Bah, On voit bien qu'il y a des influences de cette époque là.、Parce、Alors, en tout cas,、vrai. il sort Your Child son quatrième album, un quatrième. quatrième album solo pour l'ex Gorky z a g o t i c Minky. Un album qui s'appelle Cheer Gone et qui est sorti chez Wichita,、euh, distribué en France hein, chez la coopérative musique. Un album enregistré à Nashville par Mark Nevers, le producteur attitré des Landshop.、Mm -hmm. Et je dois dire que sur l'extrait le, qu'on va vous diffuser, ça sent. Il y a un petit côté comme Country quand même, always avec Euroschilds tout de suite. de la musique alternative. Découvrez-la tout de suite dans Label Rock. Du quatrième album de Euro's Childs, il s'appelle Cheer Gone. Sarah, tu disais que sa voix avait mûri et qu'il tapait un petit peu plus dans, dans les basses. Pas trop dans ce morceau-là, mais il y a des autres morceau morceaux、euh, que franchement il gratte. Mais bon, là,、euh, ça c'était une voix très très grave.、Hein. Ouais, voix très、wow. très grave. <rire> Joseph Arthur, hein, après 12 ans de, de carrière, le chanteur-compositeur américain, découvert en 1996 par Peter Gabriel. C'est、mm. vrai que les années tournent quand même. De retour avec un septième album qui s'appelle Tempo. People, un album enregistré à New York avec son groupe.、Hein. Tu sais qu'il a un groupe qui s'appelle les, les Lonely Astronauts.、Ouais, il、euh... peut jou jouer avec les uh, Space uh, Gods.、Là. Exactement. <rire> Exactement, Sarah. Alors, il y a plein de, de nouveautés hein, sur cet album, notamment le fait que bah, justement son groupe, hein, les Lonely Astronauts, ont mis un petit peu plus la main à l'écriture de, de certains morceaux.、Euh, L'album est drôlement bien. Un album qui est dispo sur peut-être ton label préféré du moment, Sarah.、Oh、oui, c'est. Fortement hein, parce qu'il、euh, ne me déçoive jamais.、Ouais, C'est un très très bon label Fargo, donc l'album est disponible depuis fin septembre. On vous annonçait au début de l'émission qu'on allait avoir beaucoup d'interviews et beaucoup de live dans, dans ce programme ce soir. On va commencer tout de suite avec notre Sylvain qui est parti enregistrer. C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine précédente、euh, au Café Théâtre、euh, à Saint-Etienne qui s'appelle Le Triomphe. Il y a quoi Il y a oui, une u grosse semaine et demie de ça. Un groupe qu'on qu a découvert hein,、euh, en France sous le nom Des Little Rabbits. Alors, les Little Rabbits, ça n'existe plus. Ils se font appeler maintenant French Cowboy. On aura du live juste après cette interview.、Euh, une interview où ils, bah, ils ont bavardé pendant un bon petit moment, j'ai l'impression, avec、euh, mm -hmm, Sylvain.、Mm -hmm. Apparemment,、euh, le, le groupe qui était dans un état, comment dire, avancé hein, tout de même. Ils faisaient de la fête. Oui, ils faisaient e la fête. Donc,、euh, une interview、euh, qui va être assez courte. Trois minutes de son.、Euh, en plus, dans des conditions d'enregistrement pas toujours faciles. Dans une sorte de mezzanine où il n'y a pas beaucoup d'endroits de, pour parler.、Euh, Tranquillement, on va dire, donc, mais bon, il a pas vraiment i s ses bien dévoyés. y l v a i n il lui a posé pas mal de, de questions. Ils vont parler、euh, notamment de, de la séparation des Little Rabbits, des différences qui existent entre les Rabbits et French Cowboy, par exemple. D'où vient le nom French Cowboy de Jim Waters, le,、mm -hmm. le producteur fétiche hein, de, de Federico Pellegrini?、Euh, il nous parle aussi de sa rencontre avec Lisa Lillund et de la création du label Avalina. Bref, plein de très、Complé. bonnes choses tout de suite dans la Bell Rock. Une interview signée donc Sylvain avec French Cowboy. The new y e a Deux choses, c'est qu'avec les h a b i t s on était six. Et Moi, Quand j'écrivais des chansons, je savais qu'il fallait mettre des claviers dedans, des, des scratchs dedans, des guitares dedans, des basses dedans. Donc、euh, déjà, tu écris les morceaux pour une certaine, dans une certaine direction. pas Quand j'ai arrêté le groupe et que j'ai joué tout seul, j'ai、euh, inventé des chansons juste pour la guitare.、Quoi. Donc un peu comme je faisais au début, certainement. Après que ça ressemble, j a pas i ne o n plus j crois pas avoir des milliards de façons d'écrire des,、euh, des mélodies. C'est un truc personnel en fait, que tu trouves.、Euh, personne se renouvelle à ce point-là.、Euh, je crois que c'est quelque chose que t as en toi, qui fait d'une façon plutôt que d'une autre. Ce de... n'est pas pour faire un truc en rupture.、Quoi. Et pourquoi le nom French Cowboy alors Ça, c'est une anecdote, comme, de la même façon que Little Rabbit, c'était une anecdote. Parce... C'est French、euh, fait, Cowboys, c'est、euh, Jim Waters qui m'a trouvé ce nom-là une fois. C'est juste que j'avais acheté un gros chapeau、euh, pour délirer、euh, là-bas,、euh, au pays où il fait toujours chaud. Et donc voilà, il m'appelait comme ça. Lisa, en fait, c'est une, une chanteuse qu'on a rencontrée il y a un an à peu près. Et on s'est bien entendu, on s'est dit qu'un jour on ferait un disque peut-être ensemble, comme ça on peut des fois dire ça avec des gens. Sauf qu'en、euh, mars dernier, on nous a proposé de faire une résidence à la coopérative de m e i au Cowboy. Et donc, comme on ne、euh, savait pas trop quoi en faire, on s'est dit qu'on allait emmener notre matos d'enregistrement, enregistrer des choses. Et donc, on a invité, à, on a invité Lisa à venir. Et, et puis, elle est venue avec ses chansons. Moi, j'avais les m i e n n e s Et puis, on en faisait une à elle, une à moi, une à elle, une à moi, jusqu'à、euh, remplir les quatre jours. Et on a fait dix morceaux. Et, on les, et voilà. sont venus e petit à petit quoi on a commencé par euh, déjà euh, faire le french cowboy carrément au t r e produit、quoi. et puis、euh Et puis petit à petit, en y réfléchissant comment faire,、euh, avec qui signer, on avait tout en c e p l a n avec b a r c l a y possible et tout, mais on s'est dit, a l l e o n va se démerder, enfin on verra bien. On a mis tous un peu de blé dans un label qu'on a inventé avec des potes en、euh, qui on a confiance.、Quoi. Et puis、euh, on s'est dit, on verra bien, on va essayer par nous-mêmes d'un peu gérer le truc, voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Deux heures de son, pas comme les autres. Les French Cowboys, donc en interview, c'était du côté du Triomphe, un café-théâtre à Saint-Etienne, une interview enregistrée par、euh, Sylvain. Voilà,、euh, du live maintenant signé French Cowboy, justement, on va retrouver 1, 2, 3, 4, ils sont 4, Frédérico Pellegrini au chant et à la guitare, il y a aussi Stéphane Louvin à la guitare, Gaëtan Châtaignier à la basse et Eric Piveto à la batterie. Un concert euh, enregistré euh, cet été hein, et、euh, envoyé directement par,、euh, par le groupe.、Euh, French Cowboy, donc ça va plutôt bien le faire dans la Belle Rock. Voilà, on vous rappelle aussi qu'il y a deux albums de disponibles évidemment Babyface Nelson Was a French Cowboy. Ça, c'est le premier album qui est sorti il y a deux ans, et puis celui qui est sorti cette année c h e r Horses, donc avec Lisa l i l o u n Tous les deux albums disponibles chez Avalina Records, un label, donc leur label hein, distribué en France par Different. Tout de suite du live trois titres pour vous The French Cowboy, Leather Boots, Dream et Supermarket en live. Thank <laughs> you. Ta、da da da. スパティーンマーウォーム、エフユウ t e Dream is such a lonely place to be. Dream is such a lovely place to be. This is the place I see around. This is the place I can see things that used to be. There's so much chaos in the house I'd barely stand upon my feet My hands are full of honeymoon like Marianna e n d Robin Hood You let me out and let me in Oh Dream is such a lonely place to be Dream is such a lovely place to be This is the place I see around This is the place I can't see sounds that used to be You. I'd like it better if I gave it to you. Two, three, o n the palm tree. I'd like it better if you gave it to me. Saw you knocking in my neighborhood. And then you left the neighborhood. Saw you knocking on the palm tree. I'd like it better if you gave it to me. I'd like it better if I gave it to you. Two, three, on the palm tree. I'd like it better if you gave it to me. Saw you knocking in my neighborhood. And then you left the neighborhood. Saw you knocking at the palm tree. I'd like it better if you gave it to me. One, two, I need you. Les French Cowboys en session dans la Belle Rock sur Virgin Radio 1 ce soir, le 89.4. Leather Boots Dream Supermarket, donc en live. Frédérico, Stéphane, Gaëtan et Eric, ils étaient aussi du côté de, de Saint-Etienne. Et franchement, ça le, ça le fait en live.、Hein. Deux albums de disponibles Babyface Nelson Was a French Cowboy. Ça, c'est le premier album. Et puis, paru cette année Cher Horses avec Lisa Liloune. l On vous rappelle que bah, si vous ne les possédez pas encore, c'est temps d'aller les acheter. Ils sont d'ici disponibles chez Avalina Records et distribués en France par Different. Voilà, on va marquer une petite page de publicité. Prochaine interview et prochain live dans la Bell e Rock. Ça sera d'ici une demi-heure avec le groupe Nouvelle Vague. Et puis, on revient. Juste après la pub avec un label indie anglais qui s'appelle Fortunapop. On a reçu beaucoup de, de bonnes choses de chez eux cette semaine et on vous fera partager tout ça dans l'émission Label Rock. Radio, de retour en ce dimanche 26 octobre. On espère que vous passez une excellente soirée. Pour nous, ça se passe plutôt bien sur le 894. Si vous nous rejoignez à l'instant, il vous reste encore une heure de très bonne musique. Musique indé, c'est signé. Label r o c k t i e n s on commence tout de suite avec une u nouveauté e n sur un label qu'on aime bien, un label anglais qui s'appelle Fortuna Pop. Quatre New Yorkais, trois garçons, Une fille. Fan d'Indie Pop, tu vas voir Sarah à la fin des années、mmh. un petit peu 80, début 90. Il y a un petit côté Sarah Records qui Il、devrait te, te plaire, je pense.、Euh, C'est un deux titres. Le groupe s'appelle The Pains of Being Pure at Heart. Le titre d e premier extrait ça s'appelle Everything with You. Label le coup de cœur de la semaine. Le label s'appelle Fortuna Pop avec un, une nouveauté hein, pour commencer. 4 New Yorkais donc fans d'Indie Pop t h e Pains of Being Pure at Heart. Ça c'est、euh, sorti. C'est un deux titres. On s'est écouté. Nous, Everything with You et le, la f a s e b i l s n e s o n t pas c a s s é s la tête, t r o puisque c'est tout simplement le nom du groupe aussi t h e Pains of Being Pure at Heart. Le label donc s'appelle Fortuna Pop. Hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce label, sachez que le 3 novembre prochain, Va sortir une compilation qui retrace justement les 13 ans d'existence du label.、Euh, un label, comme le précise le communiqué de presse, dirigé par passion, par Sean, son responsable,、euh, au début dans, dans sa chambre autour de carrément sur la table de, de la cuisine, quand son emploi à plein temps lui permet, évidemment. C'est vraiment du, du bricolage, c'est du fait maison, en tout cas.、Euh, beaucoup de, de très bonnes choses sur cette compilation, puisque vous pourrez retrouver 25 morceaux qui ont défini le, le son du label, comme à l'instant Cannonball. Jane, take it to fantastic.、Euh, Est-ce que tu savais, Sarah, peut-être tu le savais ou pas Ou Maya, tiens, ça va te, ça va te parler justement, puisque Cannonball, c'est une maîtresse en cours élémentaire dans le Connecticut aux USA qui donne des leçons aux enfants comme toi, Maya, la journée. Et oui, ça te plairait, ça Et, et qui, le soir et la nuit, compose dans son studio tranquillement chez elle. En tout cas, elle fait des trucs super bien, cette maîtresse de maison d'école.、Ouais, ah o a i ouais, ouais,、ah、bah, ça aide d'être maîtresse des fois. Ah bah, exactement. Donc, vous retrouvez plein de choses hein, sur cette compétition. C'est une compilation Des groupes plus ou moins connus, hein, connus maintenant comme Tender Trap, on trouve aussi、euh, The Isler Set, Comet Gain, Home Science, enfin bref, 25 morceaux, dont un morceau culte hein, dans, dans cette émission, on l'avait déjà diffusé il y a à peu près deux ans, et bien ça donne l'occasion de le rejouer justement. Un groupe, six musiciens qui viennent de Norwich en Angleterre qui s'appelle Bearsuit, toujours sur cette compilation, un titre qui s'appelle Itsuko Got Married. スペーあなたがとを知っいはあまれたるのに、私はれはに、れていまがに、ってい Pop anglaise à l'honneur dans Label Rock ce soir, la pop de Bearshoot et la pop du label Fortuna Pop. Si vous aimez justement beaucoup de pop, c'est une histoire、oui. de pop. pop, pop, pop.、Euh, si vous aimez justement la, la pop musique、euh, indépendante comme ça, avec un son vraiment anglais, il faut absolument vous procurer cette、euh, compilation qui va sortir le 3 novembre prochain chez Fortuna Pop. Une compilation qui s'appelle Be True to Your School.、Euh, plus de renseignements et pour le commander, il n'y a pas de souci. Vous allez sur www.fortuna Pop. Fortuna comme les cigarettes hein, pop pop.com ou sinon à partir de demain sur http de p double slash label rock blog spot com voilà、mm -hmm. euh, de très très très très bons morceaux on aura l'occasion d'en écouter dans les semaines qui vont bah, qui vont suivre hein, puisque il y a énormément de très bonnes choses juste le temps de vous donner quelques annonces de concert s on vous a parlé en début d'émission ce jeudi donc Suzanne Vega du côté du fil à Saint-Etienne et du côté du ground zero à Lyon no edge pour une session Plus rock, on va dire. l、ouais, e、euh, le ouais. lendemain, on aura du, une très bonne soirée du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. C'est Les Nuits Zébrées de Radio Nova avec notamment un titre qui commence à tourner、mmh. euh, sur l'antenne nationale et q u o n vous a v e diffusé il y a quelques mois de ça dans la Bell e Rock c'est Sporto Cantes. Et ce samedi, une autre、euh, très bonne chose aussi, ça va être、euh, un showcase du côté de la Fnac de Saint-Etienne, un groupe、euh, lyonnais hein, qui fait du trip-hop qui s'appelle Jade. Jade, voilà, Jade. Je ne sais pas s'ils disent Jade ou Jade. Ouais, Jade en anglais, mais bon, c'est un g r o u p e français. Ouais, ouais, Stéphanois, ouais. Jade, donc on va dire. Voilà. On continue avec la musique,、euh, on va revenir en arrière, bien en arrière, avec、oui. euh, une réédition reggae d'un chanteur jamaïcain très, très, très connu dans le monde du reggae qui s'appelle Jade. Johnny o s b o r n e、mmh. mmh. What's your plan, Mr. Music Man? We have Rabbit Up and we have Soul One. We play for Naughty Dread and we play for Soul Man. We play sweet music to please everyone because you love all my music. Me say you love all my music. What kind of style you really gonna play? Say what kind of style are you really gonna play? A Rabbit Up style.、Me. l i c l i c Ali l i l Lily, s a lee, lee, lee, lee, lee, say, Robert of Styley. l i c l i c Ali l i l Lily, Robert of Styley. And this I sing, j y Styley. And this I sing, y Styley. This is what she do. She looked at me from my head to my toe. She looked at my pants and she looked at my shoes. She s a y I can't dance with you. Whoa, whoa. She s a y I can't dance with you. Whoa, whoa, whoa. Walking down the road, I made the shoe shine, boy. I said, I really have to shine my shoe. Whoa, whoa. Walking down the road, I made the shoe shine, boy. I said, I really got to shine my shoe. Whoa, whoa. I beg another dance and I start e d to dance In the middle of the dance, this is what she s a i d to me Mister, do you wanna stop this dance? Me Just I make a romance in a d a w e Just I make a romance in a dawn You see me dying, try y o u n I m in mean a drink out of a yard She s a i d Johnny, you are really p r e t t y stars She said, j o h n n y you are really c o u c i a l She t a i d m e lyrics real crucial. Me e v e n sing Christmas carol. Me take Sister Pearl and she take me r o u n d the world. She take me r o u n d the world in a one night world. Johnny Osborne Sing J s t y l i réédition pour la première fois en CD hein, du grand classique、euh, Truth and Right, agrémenté pour l'occasion de 6 inédits, avec、euh, des remix un petit peu, et puis des versions DJ, des versions dub. Le tout, ça sort chez Nocturne. Johnny Osborne, de son vrai nom, c'est pas son vrai nom, Sarah, puisqu'il s'appelle Errol. non c'est Errol. Ouais, e r o l e r o l comme Errol Flynn. Oui, et également、bon、surnommé Mr. i s t e Buddy By, e voilà chanteur <rire> de, de reggae jamaïcain. Né en 1948. Hein, sa carrière a commencé en 1948, hein, un petit peu plus tard quand même. On lui a donné, je crois qu'il a commencé à chanter à l'âge de, de 8-9 ans, il me semble, très très jeune. Ah bah c'est bien, il、euh, a du commencé coup, jeune.、Euh, ouais, il a connu la naissance par exemple du reggae, du dancehall et maintenant du, du digital. Il a collaboré évidemment avec les plus grands producteurs jamaïcains et il reste un des très rares artistes jamaïcains à avoir traversé toutes les époques.、Mmh. L'album original Truth and Right date de 1979 et il était sorti sur le l Légendaire label Studio One, qui était un petit peu le, le motown du reggae, on va dire.、Yeah. Euh, C'était son deuxième album, mais c'est donc、euh, à nouveau disponible, agrémenté d i n é d i t Un très bon achat hein, du côté de, de chez Nocturne.、Voilà. Très bon. On a eu French Cowboy un petit peu plus tôt dans l'émission. On va avoir maintenant Nouvelle Vague. C'était le concert événement du côté de Saint-Etienne au fil. C'était la semaine dernière. On a eu l'occasion de, de rencontrer Olivier Libaud, le c o n f o d i n t e u r avec Marc Collin du projet Nouvelle Vague. Dans quelques minutes, vous saurez tout sur ce projet. Musical. Juste quelques précisions pour vous présenter un petit peu notre invité de ce soir. Il a joué et enregistré entre autres avec Philippe Catherine, avec Les Pétroleuses, Carla Bruni, Émilie Simon, Avril, Alex Gopher, Le Tone. Bref, il a fait beaucoup, beaucoup de, de très bonnes choses. Il a fait aussi des, des, une carrière en solo.、Hein. Il continue.、Ouais. Premier album solo en 2000. Il publie son premier album qui s'appelle L'Héroïne au Bain, une sorte de conte musical avec Elena, Catherine Lio, Dominique Dalcan, Dorian, plein de, de D'artistes très connus comme ça.、Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est toujours disponible chez Naïve. Et puis、euh, en 2007, l'année dernière, il a fait son deuxième album solo. Un album qui s'appelle Imbécile avec toujours la même bande qu'on retrouve. Hein, Elena, Catherine, Barbara, Carlotti,、euh, Nataf des Innocents. Et ça, c'est disponible chez Discographe. t puis Et puis, il a connu puis, évidemment le, le succès depuis 2003 avec ce projet qui s'appelle Nouvelle Vague. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous saurez tout maintenant dans la Belle Rock puisqu'on retrouve o l l y w o o d Olivier Qui nous donne tout、euh, bah, le détail un petit peu sur、euh, la création de ce groupe et puis son apogée, et puis du live, et puis bref, plein, plein, plein de bonnes choses. Vous allez voir,、euh, c'est tout de suite dans la Belle Rock Nouvelle Vague avec Olivier Libo. t Nom, prénom, Libo t Olivier, membre fondateur de Nouvelle Vague, projet bicéphale. Donc, mon c o m p a r e c'est Colin, Marc. We know you, baby, I go Le concept de Nouvelle Vague a fait du bruit. En fait,、euh, l'idée de base de Nouvelle Vague vient de M. Colin m a r c que je viens de citer. Et cette idée est assez excellente parce qu'en fait, il s'agissait de reprendre des morceaux New Wave, punk New Wave, et de faire des reprises de tous ces groupes que nous adorions en Bossa Nova. Quelques temps plus tard, en cherchant le nom de ce projet qu'on était en train de bâtir sans trop savoir où il allait, on a découvert que New Wave et Bossa Nova se traduisaient tous les deux en Nouvelle Vague. Donc ça a donné le nom au projet. On s'est fait très peu allumer. en fait. On a eu quelques punks outrés qui ont appelé à la, au lynchage de n o u v e l l e v a g u e en publiant des, des textes sur des blogs, etc. Je parle du tout début quand on, les premiers morceaux sont sortis. Je pense qu'on a fait quelque chose d'assez rigolo c'est que les anciens punks ont révélé leur fond avec l'âge. Ils étaient devenus assez bourgeois et assez conservateurs parce qu'ils disaient Mais quelle horreur Mais mon dieu Et en fait, justement, il y a plein de gamins qui étaient là à dire Mais nous, on adore ça nous !» Donc,、euh, c'est pas toi qui v a nous dire qu'on doit pas écouter ça. Puis après, surtout, on, on a recueilli la sympathie de tous ces gens qu'on a repris. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, on, maintenant, on s'aperçoit que tous nous connaissent. Que ce soit Dépêche Mode ou Pure, on sait pas. Mais、euh, les Dead Kennedys,、euh, les Saints, les membres de magazines, les membres des Endertones et tout ça, ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous Nouvelle Vague. Et si on prend contact avec eux un jour pour une raison ou pour une autre, ils disent Ah, ouais, mais Nouvelle Vague, on adore. Ah、o i s t a g e i c k c'est le premier morceau de, de, de Nouvelle Vague qui est passé à la radio. Et je me souviens que,、euh, on va dire sur les ondes anglo-saxonnes, c'est John Peel qui a passé、euh, le premier、euh, Teenage Kicks,、euh, voilà sa chanson préférée dans, la, dans notre prise. En fait. Premier album en 2004, pour nous qui étions abonnés à nos projets franco-français. on a découvert ce que c'était une, s o r t i e internationale. C'est-à-dire qu'il est sorti en juin dans tel et tel pays. Ça a l l a i très, t très vite parce qu'il y avait une très forte demande. En fait, t o u t le monde aimait, tout le monde aimait cette espèce de projet, iconoclaste de reprise. À la finale, il s'est extrêmement bien vendu. Il s'est bien vendu, mais les chiffres de vente, c'est pareil. C'était pas tellement notre, nous, ce qu'on s'est retrouvé à faire, en fait, c'est à répondre à des, des centaines d'interviews qui nous venaient du monde entier. Comme j'étais le premier auditeur de Nouvelle Vague en tant qu'ancien fan de New Wave et punk, je voyais vraiment ce projet comme quelque chose qui allait intéresser une petite chapelle de gens, un peu comme moi en fait. Et je voyais pas du tout le projet aller plus loin que ça, c'est-à-dire quelques journalistes, quelques mélomanes qui ont la mémoire suffisamment longue pour avoir gardé tous ces disques-là. Et bien oui, j'avais complètement sous-estimé le nombre de gens que ça allait représenter. En fait, c'était des centaines et des milliers de gens partout, partout. ああ、oui, on avait même pas le choix pour remettre le couvert. Tout le monde nous demandait la suite, mais tout le monde: euh, public,、euh, médias,、euh, maisons disques, machin. Donc, de toute façon, nous, comme on tournait dès que le disque est sorti, on était sur scène et on n'a jamais arrêté de tourner depuis. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans en fait, qu'on tourne sans discontinuer. On s'arrête 10 jours à Noël. En fait, le couvert, on le remet encore parce que d'abord, il y a des gens qui le demandent toujours et surtout, nous, on a le goût pour ces reprises. Il y a toujours la même ébullition et la même excitation dans le groupe. Ah, l'album de Nouvelle Vague, le nouvel album de Nouvelle Vague, il est dans le four. On doit le terminer. Il nous reste trois semaines pour le terminer. Ça sert un peu trop à rien que je dise les titres qui sont repris dessus. Disons que la petite chose différente par rapport aux albums précédents, c'est qu'on e accueille sur certains titres. Les auteurs originaux. La première personne qui a parlé de Nouvelle Vague à la télé, c'était en Suède, c'était Mick Jones, c'était Clash. Donc, nous, de toute façon, on reprend ces types pour qui on a un respect énorme. Et en fait, on les reprend d'une façon qui, eux, les touche. Donc, on a une espèce de, de, relation, comme ça, à distance. Et donc, dans le prochain disque,、euh, donc, on présente, évidemment, encore une palette de, de, reprises de morceaux punk new wave. De toute façon, ça, c'est notre marque de fabrique. Et on essaie toujours de faire la meilleure reprise et la plus intéressante. Et on accueille aussi, sur certains titres, les auteurs originaux. Voilà. Tout ça, c'est du concept. Mais si je commence à vous dire les noms, il n'y a plus tellement de surprises. Donc,、euh, on espère que ça sortira au printemps 2009. 私たの人たちのことを知っているのは、私たちのことを知っていなのは、私たちのことを知っているのたちのことを知いたとを知っては、私たているのは、私たちのこっているは、私たちのことを知っているのは、私たちを知る。のことを知っいるのたちのことを知っいる。私たちのことを知っているのは、たちのことを知る。 レッツをビブンド、レッツをこまごとに i っ h レッはをしまった、レッツを出る、レッツをくろうとするつぼりだ。 lyckades när du förstod att det var oavåterkalligt då började du hata målet och önskade att det skulle vara ditt du önskade att målet skulle vara ditt du önskade att Nouvelle vague, donc actuellement, bah, comme toujours, d'ailleurs, vous l'avez écouté、bah、en ouais, tournée.、Euh, deux chanteuses hein, qui étaient présentes du côté du fil Mélanie Pain, hein, chanteuse aussi du groupe Villeneuve, présente sur le projet Nouvelle Vague depuis le début. Et puis les talents vocaux aussi de Marina Céleste, hein, chanteuse depuis le début, elle aussi, et qui a sorti deux albums solo. Il、voilà, y a toute une galaxie autour de, de Nouvelle Vague. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Sarah, de, de cette reprise de Joy Division Love Will Tear Us Apart J'ai trouvé ça très. Très forte.、Euh, et aussi, bah, le, on voit qu'ils ont bien、euh, étudié le texte parce que l'anglais,、euh, en fait, j'ai compris elle mieux que la、euh, version de Joy Division. Oui, en Ian fait. <rire> Curtis. D'accord, d'accord.、Ouais. Okay. Et、euh, c'est que les filles qui chantent, en fait C'est que des filles ouais, qui chantent avec、euh, quelques invités masculins, mais très peu. C'est、ouais. très orienté sur、euh, les talents、euh, vocaux des, des femmes. Oui, et aussi, ouais, je crois qu'on a joué les Teenage Kicks à l'époque aussi. On a joué Teenage、ouais. Kicks. On、ouais. a joué beaucoup de choses de n o u v e l l e v a g u e et on、ouais. aime bien. Et franchement, Si vous étiez du côté du f i l je suis sûr que se... vous êtes régalé. En tout cas, du... c'était pas comme、euh, Sylvain hein, Sylvain qui était avec moi.、Euh, qui... C'était pas un concert, c'était un, un show, un spectacle. Un spectacle, hein, ouais, un spectacle、ouais. avec,、euh, par exemple, la participation du public. Hein, une grande partie de la salle qui est montée sur scène、euh, sur une、euh, reprise de Dancing with Myself. Il me semble que c'était. Non, Too Drunk to Fuck. Ça faisait bien. Et puis il y avait une très bonne interactivité entre le public.、Euh, C'est、euh, voilà, ouais, 4 ans de r o d i Il n'y a pas de, de、oui. miracle, ça s'est super bien passé. Voilà, nouvelle vague. Tiens, on va rester, Sarah, dans le thème des reprises、mmh. avec Laisse tomber les filles, une chanson française écrite et composée par notre Serge Gainsbourg National, hein, chantée notamment par France Gall, c'était en 1964.、Wow. Et ben, 40 ans après, elle est reprise par une une française aussi hein, qui a émigré du côté de Londres, qui s'appelle Fabienne Del Sol. Elle reprenait ça sur son premier album solo, No Time for Sorrow, c'était、mmh. en 2004 sur un excellent label. Londonien qui s'appelle Damage Goods.、Euh, à noter que si vous aimez la voix de Fabienne Del Sol, elle a sorti un, album, un deuxième album l'année dernière. En attendant, elle le fait donc. Laisse tomber les filles! Minutes toujours le même disque à la radio. Le même a b i e n n e Del Sol, Laisse tomber les filles, reprise de Serge Gainsbourg en 2004. Et puis à l'instant, les filles toujours et encore à l'honneur dans、ah, la Belle Rock avec Les、filles. Vedettes,、ouais, extrait du premier album qui va a paraître p le 3 novembre sur le label 5-7. L'album s'appelle Disque numéro 1. Mais、mm -hmm. qui sont ces vedettes, Sarah Bah Elles sont huit, elles sont belges. Elles s'appellent Jill, Agathe, Cilia, Géraldine, Ingrid, Monia, Muriel et Nadia. Alors elles ont une, une une Histoire très sympathique. Hein, oui, puisque tout, bon,、ouais. tout commence à Bruxelles pour elle en 2005 avec la création d'une troupe de majorettes.、Mmh. Euh, elle se faisait appeler vedettes plus ou moins majorettes. Elles <rire> ont donné un spectacle théâtrisé, théâtrisé、euh, qui a séduit notamment les programmateurs du festival Les Vieilles Charrues. C'était en 2005 et puis en 2006 elle rencontre le chanteur Philippe Catherine qui、mmh. euh, est à son tour hein, lui aussi séduit par ses filles survitaminées. D'ailleurs, du coup, Coup, elle l'accompagne sur plusieurs concerts. Catherine qui leur a écrit leur première chanson qui s'appelait Vive Papa, c'était en 2007.、Euh, je crois que c'était une chanson qui avait été présélectionnée d'ailleurs pour le concours de l'Eurovision.、Oh. Et finalement, <rire> ça s'est pas fait. En tout cas, Catherine a décidé que c'était trop dommage qu'elle finisse que Majorette et qu'il a vraiment kiffé hein, tout simplement le, le concept. Et il a décidé qu'une chanson c'était pas assez. Il voulait carrément leur faire un premier album et c'est ce premier、Bien. album qu'on vient de, de vous faire. Découvrir un disque numéro 1, un. un album o n retrouve du beau monde, puisqu'on retrouve g o n z a l e s r e n a u d L'étang, ainsi que évidemment les fidèles musiciens de Philippe Catherine, qui tient, s i e n s tient, t i e n s t i e n s t i e n s t i e n s on tiens, retrouve tiens, dans French Cowboy、oh、qu'on a eu au début de, de l'émission. Voilà,、ah, Les Vedettes le, sur le label 5 à 7, hein, on vous rappelle, ça sort début novembre.、Euh, c'est un disque vraiment à single,、hein. sur la longue, c'est un, un petit peu lassant, en tout cas, il y a des trucs vraiment très sympas, des, des paroles、eh、ben, de, de, de, de, de signé p h i l i p p e Catherine, donc、euh, voilà. Si vous aimez、euh, l'album Robo, t après tout, de, de Catherine, je pense que vous allez、euh, rentrer dans le, dans le kiff. En tout cas. C'était Les Vedettes dans Label Rock.、Mmh. Voilà, l'heure qui tourne, dix minutes encore de très bons sons. Un truc qui s'appelle Gablé. C'est un trio français composé de Mathieu, Gaël et Thomas.、Euh, premier album hein, pour、euh, un label. Ils ont sorti、euh, trois albums autoproduits, Sarah Oui, trois auto、euh, autoproduits. Et、euh, là, ils ont l'album qui s'appelle Seven Guitars with a Cloud of Milk. Alors, c'est un grand boui-boui. C'est complètement indéfinissable. C'est du bricolage ultra inspiré. Ils viennent de Normandie. Il s'appelle s Gablé. Et ça, c'est un album qui s'appelle Gablé. Ça sort donc sur un label londonien, la classe, s'il vous plaît. Seven、mm -hmm. Guitars with a Cloud of Milk. Il y a plein, plein, plein de morceaux dessus. Je ne les ai pas comptés, Sarah. Il y a 16, 18 morceaux sur, cette,、wow. euh, euh, sur cet album. C'est des bricolages d'une minute trente avec des trucs plus ou moins sympas. <rire> en tout cas, de, de, de, de très bonnes choses comme purée hip-hop, par exemple. Fit a the judgment, reasons Dictate the meanings to an end、I to Olympus, c'est le nom de bah tiens, la plus grande montagne en, en Grèce, hein, avec、wow. ses 2919 mètres d'altitude, <rire> mais c'est aussi le nom d'un nouveau groupe, hein, Sarah.、Bah、oui, un nouveau groupe sur Dad Records, qui est, est londonien, en fait.、Ouais. Ils, ils sont en trois. Et、euh, ils ont un premier album qui sort, qui s'appelle Nothing is Going to Spoil My Day Today.、Ouais. Rien va gâcher ma journée aujourd'hui.、Ouais, L'album est sorti le, le 13 octobre dernier en France.、Voilà. Euh, c'est déjà sorti en Angleterre, en fait. Fait, euh, au、mm -hmm. mois de septembre, et puis il、euh, a fallu attendre un petit peu du, du, du côté de la France, qui est assez bizarre d'ailleurs, puisque c'est un label parisien, Dad Records.、Euh, mm -hmm. je sais Mais pas, un groupe anglais. Une, ouais, stratégie marketing, sûrement,、ah, ou droit, ou je ne sais pas trop、euh, comment ça marche. En tout cas, on reviendra hein, sur cet album qui est, ma foi, euh, plutôt euh, sympathique. Nothing's Gonna Spoil My Day Today.、Euh, bah, on espère qu'on vous l'a pas gâché, hein, votre、ah、bah, soirée, puisque c'est la fin de, de Label Rock.、Oh、hein, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine entre 18h et 20h. Sachez que si vous avez aimé. Cette émission, et que vous n'avez pas tout calculé, les noms, vous pourrez retrouver tout ça sur http://labelrock.blogspot.com. Et puis à partir de demain, évidemment, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, hein, soit avec le Podemus, soit avec un autre site qui apparemment o n'a n pas reçu d'email, donc je pense que ça marche des deux côtés.、Bien. Voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Demain matin, les infos locales avec Anne-Sophie Conefal à partir de 7h30. Et nous, on vous dit bah, restez bien branchés 89-4. De la bonne musique qui arrive, certes un petit peu moins indé, un petit peu plus formaté, mais en tout cas des très bonnes choses qui arrivent sur le 4194. Merci Sarah. Merci Sébastien. Et merci à vous tous d'avoir été fidèles. À la semaine prochaine dans La Belle Rock. Bye. Bye. Bye. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h, 2h de son, pas comme les autres.